Ma foi dans le paradis et l'enfer. Au paradis, il n'y a pas d'œil que vous avez vu, ni une entendue, et il n'y a aucun danger pour un cœur humain, et ses habitants ne tombent pas malades et ne dorment pas.